Estamos de regreso con ustedes, estimados amigos del tren. Gracias p a r a sintonizar la 820, la estación de la cultura, transmitiendo desde Los Mochis, la capital de la cultura. El tren es su programa, un programa de música francesa para divertirlos, ¿no? Y también cambiar la monotonía a la rutina. Ahora t e n e n o s a Daniel Guichard qui s'est présenté et il veut nous chanter Trois de mon cœur. On ne sait pas ce que sera demain. L'amour se perd un peu chaque matin. Le chagrin qui passe, le bonheur qui vient. Ou bien la solitude à deux jusqu'à la fin. Ne t'en fais pas, y'a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller chercher ailleurs, pas un seul jour. Un autre amour que toi, ne t'en fais pas. Je ne vois que tes yeux, et grâce à toi, il m'arrive d'être heureux. Jamais tu sais, je ne te quitterai. Même si la vie un jour nous a blessés, on ne peut pas toujours. Vivre caché. Garde confiance. Je sais déjà que j'ai vraiment de la chance d'être avec toi. Ne t'en fais pas. Y'a que toi dans mon cœur. Je ne veux pas aller.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 c a n t o n a que el amor que más podemos pedir, pedir a la vida, el amor es todo, es mejor que comer, dormir, tomar, fumar y tener los otros vicios, no? El amor es todo. Et le titre de la chanson, c'est Quand on a que l'amour. Quand on n'a que l'amour, à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi.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 pour unique raison pour unique chanson et unique s e c o n d s q u a n d on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau x de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les m a u x de la terre En simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon. Qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis le monde entier. Les、petites femmes de Pigalle. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a été à Paris. Il y a un endroit qui s'appelle Pigalle.、Euh, là o n se t r o u v e toutes les jeunes filles dans les rues avec les jupes courtes et qui vous courtisent et tout ça. Donc,、euh, on va écouter une chanson sur les jolies filles de Pigalle. Elles sont fragiles, elles sont belles, elles sont attrayantes. Oui, les petites femmes de Pigalle. Elles nous font jouir. Elle nous rend c o n t e、ah, hein, les petites femmes de Pigalle. Oui, c'est le titre de la chanson. Un voyou m'a volé, la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'ai f e u i l l e les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un v o y o u s'éventrait dans mon lit conjugal. Il m'a couvert debout d'opprobre et de scandale Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui Mais je m'en fous pas mal car depuis Grâce à lui Je m'en vais voir les petites femmes de p i g a g e Tous les macos du coin m e r e n t e n stada Je m'aperçois q u e n amour Je ne valais pas un sou Mais grâce à leur s petit s cours Je vais apprendre tout Je m'en vais voir les petites femmes de p i g a g e Où les marins m'appellent l'amiral Et j suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis c o c u mais content Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle Dans toutes les gares j'attends les filles de salle Je fais tous les endroits que l'église condamne Même qu'un soir par hasard J'y ai approuvé ma femme Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et j suis content, j suis content, j suis content, j suis content, j suis cocu, mais. Les petites femmes de Pigalle, écoutons la maladie d'amour. Oui, la maladie de la jeunesse. La maladie, oui, c'est comme un serpent. L'amour, c'est comme un serpent gris qui mord quand on le réveille. Faites attention, hein il ne faut pas le réveiller. Écoutons la maladie d'amour. C'est le titre de la prochaine chanson que vous allez écouter. Maladie d'amour. Maladie des amoureux, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, viens mais prends garde à toi quand l'amour est petit. C'est joli, si joli, mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord si vous le réveillez. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris. Car l'amour, c'est la mort. Mais c'est le paradis. Car l'amour, c'est la mort. Mais c'est le paradis. Car l'amour, c'est la mort. C'est le paradis car l'amour On y revient avec notre cher invité de ce soir. Oui, c'est M. Daniel Guichard qui nous parle de la tendresse. La tendresse et l'amour, l'un ne mange pas sans l'autre. L'amour et la tendresse. Et c'est le titre de la chanson qui est sur le plateau maintenant la tendresse. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse. La tendresse. 私た、e, t e n d r e 私たちは、私たちは、私た e は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、e たちは、私たち s 私 e ちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 o u は、私 u ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た t は、私たちは、私た e Allez, viens. Et on va changer de rythme un peu avec Zazie et Calogero. Ils vont nous chanter leur version de d e v a n t t o i Encore une fois, notre cher Daniel Guichard nous revient, car il est dans le train avec nous en ce magnifique après-midi du dimanche. Mochis, Mochis que j'aime tant. Je t'aime, Mochis. Je t'aime, tu vois. C'est le titre de la chanson. 私の力あなたの力でありませた De moi, je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi. Je ne sais pas te consoler quand je vois que ça ne va pas et je m'en veux de m'énerver d'être à ce point si maladroit le soir venu quand tu t'endors quand je te sais trop fatigué bien que je rêve de ton corps je n'ose pas le réveiller はい、ジェネルディバー。 はい。Si tu no sabes amar, te lo C'est Je t'apprendrai l'amour, c'est le titre de la chanson que nous chantera Claude Barzotti. J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit. もう、des gestes tendres、Je te dirai les mots Que tu rêves d'entendre. Je te découvrirai pour la première fois. Quand tu vas t'endormir, Dormir tout près de moi. Je t'apprendrai la nuit. Dans sa longueur profonde, sur le même océan, nous quitterons le monde. Et le premier soleil glissera sur ta peau, impatient de t'offrir d'autres matins nouveaux. だが、パー ferai douceur ち o u r é t o u f f e r tes plaintes. et ton printemps si pur fera naître l テ t ー。Quand tu deviendras femme pour mon éternité, Je t'apprendrai l'amour. Avec des gestes tendres, Je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. e je t'apprendrai par cœur sur cas l deviendras femme Pour la première fois、ah,、あ u こ o u r は。Bas, アプローラー、ロー u ー、ローラー、ローラー、r ーラー、ローラー、ローラー、ローラー、ローラ a ローラー、ロー o ー、ロー t ー、ローラー、ローラー、ロ o u ー、ローラー、ローラー、ローラー、ローラー、ローラー、ロー Terminé, yo finiré sobre una nota de tendrés. Te diré que sin ti mi vida no es nada. Tengo tantas ganas de verte, de abrazarte, de amarte. Y con esas palabras, yo diré adiós a mis amigos, porque tenemos que irnos. Ya se acabó el tiempo, pero nos veremos la semana próxima, ¿no? Amándonos como nunca, como siempre, con ese interminable amor que será para siempre. Sobre la radio UDO, la 820 AM, la radio del amor y de la cultura. Muy buenas tardes, que pasen un buen fin de semana y hasta domingo, a la misma hora, 4 pm. Mucho, mucho, mucho amor y un abrazote grandísimo. A bientôt. De tes grands yeux p l e i し s de r ê v e どれ、じゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅ u にゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうに i うにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅ Et ma vie、euh, Sont une extase infinie、euh, Où tu es dans mes bras Rien qu'à moi, tout à moi Tu le sais bien, j'ai tant besoin, besoin de toi Pour voir briller en tes yeux ただいまだいまだいまいまだい フィニッシュ